بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق. au nom d'Allah le tout miséricordieux le très miséricordieux par le ciel et par l'astre nocturne. وما أدراك ما الطارق؟ وَمَا أَدْرَاك مَطَارِقَ وَمَا أَدْرَاك مَطَارِقَ وَمَا أَدْرَاك مَطَارِقَ وَمَا C'est l'étoile vivement brillante. Il n'est pas d'âme qui naît sur elle un gardien. Que l'homme considère donc de quoi il a été créé. « Il a été créé d'une giclée d'eau »« Sorti d'entre les lombes et les côtes »« Allah est certes capable de le ressusciter » Le jour où les cœurs dévoileront leurs secrets Il n'aura alors ni force ni secoureur Par le ciel qui fait revenir la pluie Et par la terre qui se fend Ceci, le Coran, est certes une parole décisive Qui tranche entre le vrai et le faux Et non point une plaisanterie frivole Ils se servent d'une ruse Et moi aussi je me sers de mon plan. Accorde, ô prophète, donc un délai aux infidèles. Accorde-leur un court délai.